Bonsoir, chers amis auditeurs de la radio UDO. Le train de la musique est encore avec vous ce soir pour vous présenter son programme dominical de fin de semaine. Au micro, Daniel Fouché et Alba Marina, nous vous souhaitons la bienvenue.、Euh, mais avant de continuer, me gustaría mandar un saludo muy especial a todo el pueblo haitiano. Por haber elegido su nuevo presidente. Que Dios los bendiga y a todos, muy buena suerte. Muy buenas noches a todos los amigos del Tren de la Música. Yo soy Alba Marina, la co-conductora del Tren, con mucho gusto presentando el programa de esta noche. Para empezar, Pediremos a Serge Lama en compañía de cantar para ustedes una melodía titulada Elle était si jolie. Magnifique, on va a la escucha. Elle était si jolie que je n o danzé. 私たは、私たちの幸せを見た私は、忘れちの幸せを見は、私たちの幸せを見たのは、私たを見つけたのは、私を見つけたのは、私幸せを見たのは、私たちのを見つけたのは、私は、私を見た私は、私は、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 私たちの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の Et je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais. Pour continuer, ce sera le tour de M. Julien c l e r c Oui, il a une voix vraiment dolle, ce monsieur. entrer ッドソンシャインイン。 私たちの心の声、私たちの心のた e さん、澤さん、澤さん、澤さん、澤さん、澤さん、澤さん、澤さん、澤さん、澤さん、澤さん、澤さん、澤さん、澤さん、澤さ Esta noche vamos a tocar más música que de costumbre, solo por el placer que todos ustedes estén escuchando su programa cada domingo. Y para seguir, será el turno de Monsieur Gilbert Vecou, que cantará su preciosa canción que se titula t r o a q u í e s sol. いい音楽なさい。 Je me glisse pour t'apporter un peu de joie. Toi dans ton bateau sur la mer, toi dans ton village lointain. T'as un problème insurmontable, tiens, pose-le là sur la table. l a i s s e passer, l a i s s e passer. Et le, temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps. Te le réglera. o k o k Bien. Je ne veux pas que tu regrettes les soleils que tu as r a v t é s Je te promets des soirs de fête, ah mais cela, faut pas les louper. Et toi, ta chambre, c'est comme une île où tu as dû souvent pleurer. Autour de toi, il y a la ville. Dans ton manteau, on va trinquer. Trinquer aux marins sur la mer, aux gars du village l o i n t a i n t À tous nos problèmes insurmontables, tiens, pose-les là sur la table. l a i s s e crever, l a i s s e crever. t e tongue, the o n g u e the t n e the e the t e the e the t e the e the t e the n o u e t e tongue, t h o n g u o n g u e t e n Le t r a i n roule tout doucement à travers le temps avec la brise qui bat ses fenêtres et beaucoup de gens accrochés à leur récepteur pour nous écouter. Un programme qui vous fait rêver et qui vous transporte dans l'au-delà du de monde féerique de la chanson française. Et sur un air d'accordéon, Juliette g r é c o nous conte son aventure sur un ton mélodieux. Accompagné de son accordéon. Et le titre de la chanson est Accordéon. Dieu, que la vie est cruelle, au musicien des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon, qui sait i l qui l a i d e à vivre. S'asseoir quand il s'enivre, c'est-il vous, c'est moi, m e n o n c'est l'accordéon, accordé, accordé, accordé, don l'omona, l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme cul et chemise, et quand on les verbalise, il s accompagne n t au violon son accordéon.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 Lui emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, accordé, accordé, donc, accordé accordéon, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Mais un jour, par lassitude, il laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. オモナ・ラ・コ・デ・ラ・コ・デ・オン。 Cantaré para ella. Sí, será el gran cantante Alain b a r r i e r que nos cantará su preciosa melodía que se titula e l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 彼女ー、キャクルルアンラシェルー、キャクルルソン彼女ルーエルー、Je sais que certains soirs, q u a je vois tout en noir, je viens et je l'appelle. Comme on a pu de nos rêves perdus et de souvenirs d'elle Elle, elle, elle c'était l'été, le moment premier où tout a commencé Elle, qui viendra là よろしくお願いします。 何ですか Je sais t'offrir des fleurs, je ne sais pas parler d'amour, c'est que peut-être j'ai dans le cœur plus de tendresse que de discours. Souvent, tu sais, j'ai très envie de te serrer entre mes bras. Pourtant j'hésite et je me dis que tu vas te moquer.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 n'aime que t o え Mais tu ne le sais pas 美しい人生の良い人生 Oui, je le crois bien。しかも彼は歌うことに感謝していました。 c o m p l a t e c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui p o u r r a i t être le vôtre, Jean-Dissy ou bien d a i l l e u r s C'est la flamme qui enflamme son r u d e C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, pleine de force et de tendresse. Le jour qui va venir, c'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal avec l e r o u l a n t s enlace, c'est la roulance enlace, d i t a d i e u avec les soirées d'angoisse et les m a t é m a t i q e s C'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour. Qui a p の o r t e とは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、この r o u l とは、t のようなこと l こ c ようなことは、こ n ようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このような s とは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、このようなことは、n のよう ジ e ーラ m ム、ジュー e l ム、ジューラーム、ジューラ i ム、ジューラーム、ジューラーム、ジューラーム、ジューラーム、ジューラーム、ジューラーム、ジューラーム、u ューラーム、ジューラーム、ジュ i ラーム、ジューラーム、ジューラーム、ジュ Estaba buscando en su repertorio y me encontré con una canción muy linda. La verdad me gustó mucho. ¿Cómo se llama? Je t e p p r t i e n e Ah, je t e p p r t i e n e Sí, yo te p e r t e n e c e Muy, muy apropiada, ¿no? Es muy linda, como tú le dices. ¿Y tú quieres tocarla? Sí, y quiero dedicársela a mi novio. Oh, perfecto. Estoy de acuerdo. Vamos a escuchar la música que se llama Je Yo especialmente, te appartient. Especialmente. Yo te ¿Cómo se llama él? Esli. Esli. Esli. Esli. Especialmente para el señor Esli, el dueño del corazón de Alba. Escuchaos. « Comme L'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens. De tout mon être, tu es le seul maître, je dois me soumettre. Je t'appartiens. Si tu condamnes, je t'en d s mon âme, au c r e u x des flammes, je n'y peux rien. Avec les peines, l'amour et la haine. フォーテ satisfaire、satisf aire, patron de la terre, sur mon chemin? 悟空。Comme les anges Comme un copain Souvent je pense que dans ton immense palais de silence, tu dois être bien. Je t'a. i m e Voy a hacer algo mejor. Yo tengo la letra de esa canción y tú lo vas a traducir en español. ¿Tú puedes? Sí, puedo. Ok, yo soy seguro de eso. Y domingo, escuchando el programa con él, le vas a dar la traducción y decirle: a s h l e y esa música es para ti. ¿Qué te parece la idea? Me parece muy bien. Será una gran sorpresa para él, ¿eh? Sí. Por supuesto. Espero ¿eh? que le guste. ¡Ay, qué <risas> bueno! Y con tanta felicidad, Alba, vamos allá al corte y regresamos enseguida. Muchas gracias.